Sérénade, qui mide ce grand amour, qui dans mon cœur se balade, mais je n'ose, je n'ose, je n'ose je n'ose jamais dire l'amour qui la vise à moi. Je voudrais bien lui sourire, mais je n'ose, je n'ose pas. Vous madame la lune Qui êtes mon amie Pleignez mon infortune Et dites-lui Et dites-lui pour moi Que je l'aime, je l'aime, je l'aime Mais que je n'ai plus de courage Quand je le vois devant moi Je sais bien que c'est Comme un doux reverber sur les amours et les joies de la terre. Faites pour moi qu'il entende ma voix, que son bouc, que son bouc, jamais il n'écoutera. Timide est ma serenade, timide est ce grand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 Je l'aime, mais que je n'ai plus le courage. Quand je le vois devant moi, je sais bien que c'est dommage, mais je n'ose, je n'ose pas, mais je n'ose, je n'ose pas, ni de lui. Ik heb me zo